La Voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes, qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. L'émission radio La Voix du Kaizen, relaient la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du changement. Hélène et Benoît travaillent en couple. Depuis mai 2013, ils ont mis en commun leurs compétences pour réaliser le projet Sideways. Leur but, sillonner des pays en camionnettes pour faire des rencontres inspirantes et médiatiser les alternatives. Peut-être les avez-vous déjà vous aussi rencontrés lors d'une projection. Rencontre avec Hélène et Benoît quelque part sur les routes bretonnes. Euh, là on est dans notre camion Notre petite maison sur roue, camion bleu. Qu'est-ce que je peux dire du camion On a un petit potager à l'avant, un petit potager vertical sur l'échelle derrière, de la couleur et des écriteaux un peu sur les côtés. Et, euh, et à l'intérieur, il y a, y a notre, notre salon qui se transforme en lit. Il y a notre petite cuisine, notre salle de bain. Enfin voilà, tout ce qu'il faut pour une petite maison à l'intérieur de notre camion. Donc là, on a un peu tout ce qu'il faut pour être autonome. Là. Euh, bah, avec le panneau solaire sur le toit, ouais. C'est notre cocon, euh, c'est notre petit cocon à nous quoi. On y habite depuis deux ans maintenant et, euh, et on s'y sent très bien parce qu'on est quasiment tous les jours chez d'autres personnes aussi donc ça nous permet vraiment de rencontrer beaucoup de monde. Bon, donc on est dans le camion Sideways, là qui est garé dans un champ. Le projet a commencé il y a deux ans. Qui c'est qui me parle de l'origine du projet Comment est-ce qu'est venue cette idée Pourquoi Comment Dis-moi tout. Euh, sideways, ouais. à la base, c'est euh, l'envie de vraiment vivre ses passions. Et euh, mes passions à moi, c'est euh, de faire des films, de rencontrer des gens et... Euh... Et en fait, j'en avais un peu ras-le-bol du circuit classique où on passe presque plus de temps à vendre ses projets euh, plutôt qu'à les réaliser. Et puis, euh, euh, en plus de les réaliser une fois que tu as réussi à vendre ton projet, tu les réalises sous contrainte. tu les fais en un mois au lieu de six mois, euh, machin. Et ça, c'est fatigant, en fait. Et donc, Sideways, ouais, c'est l'envie de faire ça, de te faire son travail d'une manière différente. Et c'est-à-dire de euh, passer tout son temps euh, à faire des films euh, À chercher ses sujets, à, à penser qu'à ça Et mettre l'argent complètement de côté, en fait Et voilà, donc Sideways, c'est un peu ça Pourquoi le camion Pourquoi ce moyen de locomotion euh, Alors itinérant, ouais, ça, ça, moi, ça fait un petit moment que, que j'aime bien cette, cette vie-là Le camion, c'était euh, presque un luxe pour moi C'est mieux que le pouce, mieux que la tente et tout Et euh, le, le camion, c'était... Euh, Presque imposé, en fait, dans, dans cette envie de, de changer, de faire des, des, des, des films de manière différente. Le, le grand souci que, que j'avais à l'époque, c'était euh, il faut payer son loyer tous les mois. Quoi. Et, euh, et en fait, le camion, bah, voilà, tu es propriétaire de ton camion, tu n'as plus besoin de, des 400, euh, voire 800 euros à deux euh, à trouver. Et donc, euh, euh, après, c'est beaucoup plus simple. Et, et aujourd'hui, clairement, on a besoin de beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Euh, en gros, on a besoin de nourriture. Euh, de carburant euh, euh, pour, pour voyager et puis un tout petit peu de matos. Et, euh, et ce qui fait qu'on peut se débrouiller autrement pour trouver cet argent-là et plus courir après, euh, après l'argent. Et donc le camion, ça a été un peu cette, euh, cette porte de liberté en fait. Et, euh, et après, tout, tout s'est greffé à ça. Donc notre modèle économique de, du don et de la contribution. Après, aujourd'hui, on n'est on pas encore totalement autosuffisant, mais de plus en plus. Et donc on peut vraiment vraiment se consacrer à, à, à faire des films. Et, euh, et c'est que du bonheur, quoi en gros. Okay, Hélène et Benoît, hein, donc du projet Sideways. Pourquoi Sideways euh, Sideways, euh, ça veut dire euh, chemin à côté, euh, bah, les chemins euh, qu'on emprunte euh, qui ne sont pas euh, la grande autoroute sur laquelle on roule comme des fous, mais euh, des petits chemins sur lesquels, euh, sur lesquels on avance moins vite et, et qui correspondent mieux à chacun, euh, que chacun doit trouver. Et en anglais, parce que euh, l'origine de, de la série, c'était initialement en Europe. Donc, euh, bah, quand on va en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, c'est plus pratique d'avoir un nom anglais, mmh. tout simplement. Sideways, euh, à la base de la base, c'est l'idée d'aller euh, rencontrer des gens qui ont des solutions innovantes euh, aux problèmes d'aujourd'hui. Euh, à la base, on était parti sur euh, l'idée de, des innovations qui sont liées plus ou moins au web. C'est pour ça que dans nos trois premiers épisodes, on a deux hackers. Euh, deux personnes qui font de l'informatique et, euh, et qui, deux, à partir de l'esprit du libre, où on travaille ensemble pour créer des choses qui sont, euh, qui sont du bien commun, euh, on développe ça dans la vie réelle. Euh, et petit à petit, à force de rencontres, on a fini par... Euh, rencontrer un monsieur qui a 78 ans et qui ne euh, connaît rien à tout ça, d'autres personnes qui ont 60 ans et on s'est rendu compte que bah, on n'inventait rien. Tout existait déjà depuis super longtemps et que c'est juste se les réapproprier aujourd'hui dont on a besoin. Et, euh, et donc, c'est euh, aller à la découverte de personnes qui nous inspirent avant tout nous et euh, qui, euh, au final, sont des personnes, je pense, qui inspirent aussi d'autres personnes. Et, euh, et donc, l'idée, c'est de partager ces rencontres, ces, ces, ces projets, ces personnes qui sont inspirantes et, euh, et leurs projets, leur manière de faire, leurs expériences, euh, de manière à, à chacun de pouvoir euh, de se les réapproprier. Et... Quels vont être tes critères de la personne inspirante Qu'est-ce que c'est qu'une personne inspirante Comment est-ce que tu l'entends Qu'est-ce que c'est pour toi Parce que ce qui est inspirant pour toi ne le sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre mais si c'est pas inspirant pour quelqu'un d'autre tant pis d'une certaine manière on part de justement de notre, notre sentiment personnel quand on rencontre quelqu'un, quand il y, euh, y, a, y a un déclic c'est quelque chose qui est assez, euh, assez étonnant maintenant on passe notre temps à aller rencontrer des gens un petit peu partout et, euh, et quand euh, on fait des rencontres qui sont extrêmement fortes, qui nous inspirent nous on décide d'en faire un épisode et, euh, et ça c'est quelque chose qui est assez difficile à décrire puisque c'est en rencontrant les gens il y a quelque chose qui se passe qu'on a un peu du mal à dire mais euh, qui fait qu'elle euh, nous a beaucoup, il y a quelque chose qui se dégage d'elle, on sent qu'il que, que, qu y a un message et qu'elle qu a un message à, à transmettre aussi. Et, et c'est ça. Et ce message, hein, vous allez vers quoi Vers quel type de profil Vers quel type de personne Vers quel type de, de portrait On se laisse porter par la rencontre, vraiment. Euh, on n'a pas d'idée, on ne on sait pas du tout sur quoi seront nos prochains sujets. C'est euh, la rencontre qui fait que, bah, tiens, bah, on va traiter de telle ou telle thématique. Les dernières rencontres qu'on a faites, euh, en Espagne, il y avait euh, Juan Anton, qui a une forêt comestible et qui parle de... De, de la réappropriation de la production de sa nourriture et de l'importance de, de l'autonomie euh, à la fois alimentaire mais aussi de manière plus globale il y a Robert Coudray qui, euh, qui a passé 20 ans à, à chercher sa voie, à savoir ce qu'il voulait faire dans sa vie et qui à travers son parcours euh, ben, on arrive à, à avoir des pistes pour trouver notre propre voie il y a un boulanger qui a réinventé son métier et tout ça c'est des sujets qu'on ne peut pas théoriser et puis chercher la personne qui va le faire puisque c'est vraiment des personnes qui existent qui sont là et on ne sait pas qu'elles existent et c'est justement en les mettant en valeur qu'on qu se rend compte que leur message est, est très fort Je vais revenir au tout début donc euh, la première fois ça y est vous aviez le camion euh, maintenant il faut partir, prendre la route euh, comment est-ce qu'on construit son itinéraire, comment est-ce qu'on rencontre euh, sa première personne, comment est-ce qu'on fait son premier épisode euh, En fait tout notre itinéraire depuis le début euh, il se fait au feeling euh... On, on a une carte aujourd'hui de France et d'Europe avec plein de points dessus. En fait, on prend la route, on regarde quels projets, quelles personnes sont sur cette route et euh, on va les rencontrer. Et il euh, y a très peu de choses euh, préconçues à, à l'avance. Et euh, toutes ces rencontres se font, euh, se font totalement par hasard. Et la plupart du temps, en fait, c'est sur la route qu'on nous parle de telle ou telle personne. Euh, et on ne va pas se les voir, en fait. Et, euh, et donc, c'est vraiment très spontané. D'où l'intérêt aussi du camion, qui nous permet d'être vraiment très euh, flexibles, mobiles euh, euh, en permanence. Quoi. Ce dont on s'est rendu compte euh, dès le début, c'est que quand on regardait des projets sur Internet ou qu'on nous parlait de tel ou tel projet, quand on allait les voir, ça n'avait en général rien à voir parce qu'il y a quand même une grande différence entre la communication que font les gens et la réalité. Mmh. Et ce qui fait que... On... En, en se baladant on rencontre forcément des gens d'autant plus que notre camion interpelle euh, et donc on discute assez facilement avec les, les personnes qui vivent dans le coin et, et au final localement on connaît tous des personnes qui font des choses un petit peu différemment et ce qui fait que quand on va parler aux gens qui habitent dans le coin, ben, euh, ils nous disent que, quelles sont les personnes qui pourraient être intéressantes de rencontrer et c'est comme ça que les rencontres se font au final Vous écoutez La voix du Kaizen là sur la table il y a ce DVD, j'ai vu vraiment qu'il y avait différentes thématiques qui étaient abordées Tiens on va peut-être l'ouvrir, si tu peux me parler de quelques-uns des épisodes que tu as envie de présenter Social, énergie, autonomie, création, collectif, préservation, allez argent, parlons d'argent Le premier c'est euh, Elf Public qui a décidé de vivre simplement sans argent, de quitter le système monétaire de manière volontaire euh, Il y a plus de 6 ans maintenant, il y avait 3 ans euh, à l'époque Et, euh, et en fait lui c'est un, un informaticien, un hacker euh, qui euh, avait vraiment vraiment envie de travailler pour le bien commun l'intérêt général et qui en fait pour pouvoir euh, vraiment euh, se consacrer tout son temps à ça bah, il a décidé de quitter le, le, le système monétaire, de ne plus toucher d'argent du tout et, euh, et en fait c'est une personne qui est extrêmement inspirante je pense que nous elle nous a fait cogiter pendant plus de six mois euh, il est vraiment cohérent avec lui-même, il va jusqu'au bout et euh, et en fait il s'est libéré d'une un, charge, d'un poids qui est, euh, qui est juste euh, énorme quand tu te libères vraiment de l'argent comme il l'a fait donc il a fallu qu'il reconstruise tout un, tout un écosystème autour de lui euh, là, je sais que la première année et demie a été assez compliquée il fallait qu'il voilà, qu construise tout ça en fait mais, euh, mais une fois ça fait, euh, aujourd'hui euh, c'est un, un petit poisson qui, euh, qui nage tout librement dans l'eau et euh, non c'est une, une chouette rencontre Et euh, c'est quelqu'un qui, étant donné qu'il a trouvé d'autres manières d'obtenir ce dont il a besoin... Euh Euh, grâce à des, euh, un réseau de relations et, et, et de soutien euh, il nous fait nous interroger nous-mêmes sur euh, la façon il y a plein de choses qu'on peut obtenir sans argent auxquelles on ne réfléchit pas et, euh, et après avoir, euh, avoir rencontré Pavlik, le truc c'est euh, comment est-ce que moi je peux appliquer ça sans forcément aller jusqu'à vivre sans argent comment est-ce que je peux appliquer ça sur certains euh, sur certains domaines de ma vie Comment et au final ça euh, recrée plus de liens, euh, plus de Plus de, plus de rencontres plus d'échanges avec, avec les personnes qui sont autour de nous et c'est ça le, le fondamental du message c'est euh, recommencer à être une à, à faire des choses ensemble réellement et puis trouver euh, trouver ses propres talents aussi et, et, euh, et se faire plaisir en fait faire des choses qu'on aime et après les partager aux autres quoi. alors l'argent c'est vrai que ça peut être un moyen tout dépend de l'usage qu'on en fait euh, vous euh, votre rapport à l'argent c'est quoi comment vous vivez aujourd'hui quel est le modèle économique pour pouvoir rouler parce qu'il y a quand même un coût pour vivre au quotidien je pense qu'Hélène sera, sera plus... Ça t'a bien expliqué, mais attends. Le, nous, en tout cas, ce qui était important, et c'est euh, un peu comme notre dernier épisode, le, le dernier en date, qui est sur Daniel Le Boulanger, qui a réinventé son métier pour se libérer. En, en gros, c'est... Euh, une de nos, de, de, de nos trucs fondamentaux dès, depuis le début, c'est essayer de se libérer de l'argent, en fait, que l'argent soit plus euh, une contrainte, euh, et, et pouvoir vraiment se consacrer à ce qu'on aime faire. Et euh, si tu veux expliquer un peu le modèle économique Ouais, mais à la base, euh, euh, je réfléchis à part où prendre les choses. Euh, L'idée de base de Sideways, c'était de faire passer un message. Pour nous, pour faire passer un message, le principal, c'est que bah, ce message il soit libre, il puisse se diffuser autant que possible. Donc, euh, on a décidé de mettre nos vidéos sous licence Creative Commons, c'est-à-dire euh, librement euh, téléchargeable, réutilisable, diffusable, remixable, tout le monde peut en faire ce qu'il veut. Elles ne nous appartiennent plus, d'une certaine manière. Et... Euh, Et donc, il fallait trouver un, un modèle économique qui fonctionne et celui qui, qui, nous, qui nous a plu, euh, c'est un modèle... Exp expérimental qui est un peu repris de l'esprit du libre basé sur la participation libre des personnes qui soutiennent le projet. Alors cette participation elle peut se faire de manière monétaire grâce aux euh, modules de financement participatif qui sont sur le site internet, épisode après épisode pour permettre de financer euh, l'essence, euh, le matériel de travail tout ce dont on a besoin pour financer l'épisode donc c'est 1000 à 1500 euros par épisode mais aussi quelque chose qui était euh, ultra fondamental pour nous c'est que on puisse nous aider pas uniquement euh, de manière monétaire parce que nous les premiers euh, on n'a pas beaucoup d'argent mais on On a envie de pouvoir soutenir euh, des projets qui nous plaisent et, euh, et ça, on peut le faire de par des compétences. Donc euh, aujourd'hui, tout le monde, enfin depuis le début, tout le monde peut nous soutenir en, en compétences. Donc ça, ça peut être extrêmement euh, large et varié. Il euh, y a des, euh, des personnes qui nous ont créé euh, des petits euh, rangements, des petits sacs pour, euh, pour le camion. Il euh, y a aussi euh, des personnes qui traduisent nos épisodes dans différentes langues. Donc, euh, donc voilà, il y a plein, plein de types de compétences qui se sont ajoutées. Il y a Un comptable. Il y a quelqu'un qui, euh, <rire> qui est spécialiste des associations, qui nous aide au niveau de conseil juridique, qui nous fait notre comptabilité. Il euh, y a quelqu'un qui gère notre serveur web et qui nous aide à résoudre les bugs <coughs> informatiques qu'on rencontre. Il euh, y a un graphiste euh, qui nous aide à faire un bouquin en ce moment Donc on a une liste sur le site mais non exhaustive, les gens peuvent proposer toutes leurs compétences et, euh, et en fait ce qui est génial c'est que ça ouvre complètement notre, notre champ en fait. et, euh, et donc on, voilà, on pense à des trucs grâce à eux et on, et on y va quoi. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Tu parlais aussi du prix libre, est-ce qu'un un de vous deux peut m'expliquer cette notion du prix libre Qu'est-ce que c'est euh, Le principe du prix libre c'est que chacun donne ce qu'il veut Euh, en fonction de ses possibilités de ce que le projet lui apporte euh, en fonction de ses ressources de ses, re ou ses ouais. possibilités ouais. ses ressources ouais. et, euh, et l'idée c'est à la fois d'être accessible à tous c'est aussi euh, de faire prendre conscience euh, bah, de se faire poser la question, ah ben tiens, qu'est-ce que ça vaut ça euh, et, euh, et l'une des choses du, qui est importante pour nous dans le prix libre c'est d'être totalement transparent C'est-à-dire que les gens puissent avoir une idée de ben, combien de travail ça à quel temps de travail ça correspond euh, qu'est-ce qui a demandé pour ça et c'est notamment l'une des raisons qui fait que tous nos comptes sont transparents sur internet mais euh, quand on dit nos comptes, par exemple le bilan 2015 ça pourrait euh, sembler être quelque chose d'extrêmement euh, rébarbatif et chiant à lire, on a essayé de faire euh, ça de manière très jolie où euh, on raconte tout ce qu'on a fait pendant l'année donc les gens savent exactement à quoi correspond euh, l'argent et euh, avec euh, plein de photos plein de petites anecdotes et, euh, et à la fois ça correspond à la réalité de nos comptes puisque c'est euh, grâce à cet argent-là qu'on arrive à faire tout ça. Les, les deux sont super importants d'être liés, selon nous. Donc il y a vraiment une transparence, quoi. Si on veut savoir euh, vos dépenses au mois de juin 2014, on peut le savoir Ce sera par épisode, euh, puisque les, les crowdfunding, les financements participatifs sont épisode par épisode. À la fin de chaque épisode, on a euh, bah, le récapitulatif de, de tout l'épisode. Donc, on sait exactement ce qu'on a dépensé sur la période qui va, par exemple, de janvier 2015 à avril 2015 sur l'épisode 8. On peut télécharger ça. Ouais. Et Donc, ça va représenter quoi comme frais Tu as l'alimentation, le, le logement, tu l'as pas, tu as les transports. Enfin, Parle-moi un peu des différents frais engagés pour un documentaire, pour un reportage. Pour un documentaire, en fait, on met ça en quatre catégories différentes. Il y a euh, la nourriture, euh, la communication, c'est à la fois le site Internet, c'est euh, nos téléphones, c'est euh, aller chercher euh, Internet dans des cafés Wi-Fi et des choses comme ça. Euh, donc le transport et, euh, et le dernier, c'est euh, du matériel de travail. Euh, globalement, euh, 45% de nos dépenses, c'est de la nourriture. Euh, transport, c'est à peu près euh, 30, 30%, matériel de travail 10%, communication 10%, enfin quelque chose à peu près ressemblant à ça. Et. Euh en sachant que les financements participatifs, ce qui finance, c'est tout ce qui est lié directement au projet, c'est-à-dire euh, l'essence, le matériel de travail, et euh, les communications et la nourriture. Pour l'instant, elle est à, à notre charge, en sachant que ça, c'est financé. Euh, donc, euh, pour l'instant, les crowdfunding ont tous été euh, complets. Donc, euh, tout ce qui est lié directement au projet euh, essence, communication, etc., c'est euh, financé par, euh, par les dons. Et notre nourriture, elle est encore financée par euh, d'autres moyens de financement. Donc, il euh, y a euh, à la fois des commandes qu'on fait et euh, Benoît qui donne des cours dans une école de cinéma à Paris. Donc, on a fait une commande dans l'espace de deux ans sur euh, des personnes qu'on aime bien, qui étaient à prix libre et sur un projet qui nous intéressait. Parce que c'est euh, fondamental pour nous, tous ces critères-là. Et, euh, et enfin, il y a une toute petite partie. Euh, L'année dernière, c'était euh, 30 à 40% qui était euh, par les aides sociales. Cette année, sera plus selon les estimations 20% et notre idéal justement c'est euh, l'année prochaine on devrait réussir à ne plus avoir du tout besoin des aides sociales et donc être totalement indépendant. Quand mmh. tu parles de crowdfunding c'est quoi C'est les plateformes KissKissBankBank ou Ulule sur internet c Non non c'est sur notre site en fait. C'est épisode après épisode on a un petit module et on peut donc soutenir euh, les épisodes directement sur le site. Et après, comment ça se passe au niveau de la communication Parce que vous commencez votre projet il y a deux ans, donc euh, j'imagine à ce moment-là, la visibilité elle est encore moindre. Euh, comment est-ce qu'on se fait connaître Comment est-ce qu'on se... est qu devient visible sur le net C'est très marrant parce que euh, c'était <coughs> un choix délibéré, on a décidé de ne pas du tout communiquer euh, jusqu'à l'épisode 4 euh, pour, euh... pour euh, savoir si, euh, si ce projet euh, nous convenait euh, vraiment au départ, si ensuite il euh, euh, fallait trouver nos marques tu vois, par rapport au camion, par rapport à tout ça... Euh, et puis euh, euh, et puis voilà on a, de toute façon on n'aime on pas communiquer pour communiquer donc on avait envie aussi d'avoir une sorte de base de travail et, euh, et donc les trois premiers on les a totalement autofinancés Euh, et c'est qu'ensuite qu'on a commencé à communiquer, mais sachant que les, les crowdfunding, là, les le financement participatif, on communique quasiment pas dessus. En fait, c'est euh, expliqué sur les magazines, euh, et je pense qu'on le ressent aussi quand on va voir le site, etc. On, on essaye de décrire au mieux notre modèle et, et notre fonctionnement, et je pense que les gens le, le sentent plutôt, euh, plutôt pas mal. Et euh, mais on ne communique pas dessus particulièrement. Mais euh, à partir du quatrième épisode, c'est là où on a commencé à, à, à voir du côté des médias alternatifs, notamment Basta et, et, et, et d'autres. Et en fait, c'est là où on a commencé donc à être repris par ces médias. Et, et là, ça a permis à ce qu'il y ait plus de, de monde qui vienne voir notre, notre travail. La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaisei Magazine a retrouvé en kiosque tous les deux mois.